Ma foi dans les anges Les anges sont des créatures nématoliques qui ne mangent pas, ne boivent pas ou ne s'accouplent pas.